Tous les mardis de 18h à 19h. Présenté par Eugie Anton et Guillaume. Avec notre ami Eugie bien sûr en direct. Toujours... Euh... <rire> le sourire à l'heure il faut qu'on commence l'émission <rire> le sourire revient euh, y a, y a c'est tout le temps le sourire de toute façon ah, ceux écoute, me euh, ce ce connaissent le savent hein. bien sûr bien entendu comment tu as passé un bon week-end mon petit Guy bah, écoute, très bien Guillaume un week-end bien sympathique bien chargé en soirée donc euh, bah, ça, ça fait plaisir le week-end passe vite quand c'est comme ça on n'a pas ah, le temps de, trop de les voir, euh, les voir passer mais bon on voit pas trop la lumière du jour mais on en profite l'émission ramène le jour euh... exactement Et je on... suis un vampire qui revient juste le mardi <rire> on dit Toujours que les week-ends euh, se suivent et ne se ressemblent pas, mais à mon avis, ça ne sera pas la même chose vu que ce week-end, en fait, c'est pratiquement pareil. Hein, soirée jeudi bien, avec soir. le férié qui tombe le vendredi. Exactement, voilà. Donc beaucoup de fonctionnaires qui sont déjà en des gens <rire> week-end des jeudis soirs. Euh... Et bientôt retraite aussi, Jean-Pierre. Ah bien. Il <rire> <rire> oui, nous écoute certainement. Scotché à la radio, Jean-Pierre. Je me doute. Bon, alors, euh, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon pour cette euh, soirée Je vois le fait conducteur assez, euh, assez sympa. Donc, en fait, les bah, une petite sélection de news habituelle avec euh, cinq très, très bon titre encore euh, bah, fraîchement fraîchement reçu fraîchement acheté fraîchement, fraîchement sélectionné ouais. c'est bien frais la première demi-heure <rire> une seconde demi-heure avec un mini mix euh, donc euh, avec tous les titres bah, de DJ Grégory des classiques des, des nouveautés il euh, n'y a pas d'exclus parce que ça fait un petit moment qu'il n'a pas qu'il n'a pas sorti quelque chose mais euh, bah, en tout cas euh, je pense que ça plaira plaisir à beaucoup de monde en tout cas il y a eu pas mal de jeux de mots cet après-midi sur, euh, sur Facebook il y a eu un concours je remercie tous ceux qui ont participé Euh, Quel festival Un festival de jeux de mots <rire> ouais. Ça va continuer à Ça, mon ça avis. va continuer je ça pense un peu ouais. Ensuite bah, le petit agenda Avec un, un férié Donc vous vous en doutez Ce sera bien chargé J'ai fait une petite sélection Avec pas mal de, bon, de bonnes choses Et de bonnes soirées Pour ceux qui veulent bah, se lâcher Et oublier un peu bah, Les, les petits tracas Donc n'hésitez pas Et puis le petit trac rétro, Un bon petit Armand Van Elden De l'époque que j'ai retrouvé Un classique que j'avais oublié d'ailleurs Ça a ah été ouais. ressemblé Et ça m'a donné Ça m'a donné envie de le rejouer Tiens Eh bien voilà ouais. Vous aurez l'occasion d'entendre juste ce morceau original tout à l'heure vers les 19h. Les meilleures nouveautés Sol garage et house sont dans Earth and Soul. Earth and Soul. On commence avec la première news C'est Glenn Crocker, plus connu sous le nom de Glenn Underground Featuring la, chan le, la, euh, je sais pas si la chanteuse ou le chanteur je... Ah écoute euh... C'est la version dub donc les, les vocaux sont un peu... C'est un peu le doute du moment voilà. hein, quand on... <rire> <rire> Ce moment on n'arrive pas trop à savoir Donc c'est Swelo avec le titre Misty Dreams C'est dispo sur le très bon label God Soul Label très classe et vraiment toujours produit de qualité Ça sort en digital et en maxi C'est tout simplement une pure bombe et c'est idéal pour commencer l'émission C'est de la première news, art and soul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 C'est complètement installé hein Ah, C'est du Glenn Underground tout craché Très classe euh, Toujours bah, un vieux de la vieille Qui était présent d'ailleurs à notre soirée Art and Soul euh, à Miami ah, l'année dernière ouais. Ouais. Bah, Un honneur d'ailleurs de le recevoir Car c'est vraiment un mec qui a inspiré beaucoup de gens euh, bah, Même du coin dans, dans le milieu de la house Donc euh, respect à lui encore une fois Il est toujours d'actualité il, il arrive toujours à bah, se remettre euh, bah, dans la vibe hein, Donc euh, on espère encore beaucoup de sorties De Glenn Crocker Et on enchaîne tout de suite avec la deuxième news Le nouveau des soulful, garage et house sont dans Earth and Soul, Earth and Soul. Une sortie qui sent l'été, avec déjà bien playlisté dans le, dans, dans le, le, top, le top 10 euh, track, source. track Source. exactement. Il est déjà cinquième, alors qu'il vient à peine de sortir. Ça, la sortie officielle est prévue pour euh, dans un mois. En tout cas, ce sera vraiment le plein été. Vous pourrez déjà vous mettre un petit maillot pour écouter ça, etc. Ça sent les vacances. C'est donc lo Lower, avec le titre My Number. C'est le salsa mix. C'est dispo sur le label Omitotu. Omitotu, pardon. C'était un artiste qui avait découvert euh, les Master qu'il avait d'ailleurs signé sur leur, leur label le label vega records et qui bah, inaugure son label avec cette sortie label digital donc c'est lower my number c'est le remix salsa ça bouge ça groove et c'est parti on fait péter les maillots Instant, la deuxième news de la soirée avec euh, des synthés assez vintage. Hein. Ah ça sent ça sent l'old school et ça sent les, les vocaux espagnols, c'est assez olé olé, euh, ça sent les, les sandalettes euh, bien fraîches quand on sort de l'eau, euh, <rire> bien épilé tout ça. On enlève le scaphandre quand même avant de rentrer dans l'eau. Ah oui quand même parce que bon le jeu des mots est reparti apparemment. <rire> les On enchaîne avec déjà la troisième news, c'est Livio, Roby et Georges C qui forment le trio bah en ce moment, ils signent quand même pas mal de trucs. C'est la nouvelle sortie du label Cécile, c'est une exclue, Ça sortira dans trois semaines. Dispo, euh, le, le titre pardon, ça s'appelle Bobo. D'ailleurs je vous conseille aussi les deux autres. je les deux autres faces, mais c'est digital, donc ça, ça sonne un peu. Les deux autres morceaux, on va dire. Ils sont vraiment très bons. Ils nous signent toujours des bonnes productions, bien groovies, ça, euh, ça reste accessible et joué un peu partout ça se laisse ça il n'y a pas de date de péremption je vais y arriver celui-là je déjà arriver. la troisième news d'un dimanche soir et C'est une exclue avec le label Cécile Records. Alors on imagine aisément que ça sortira en vinyle, euh, Guy en, en général, vinyle. les sorties Cécile sortent toujours en vinyle. Le label qui continue à, à vaincre le, bah, le marché. Hein, donc, euh, à coup de burette. Voilà. Des gros coups. D'ailleurs, on ne va pas leur souhaiter toutes nos condoléances, on va attendre un petit peu. Ah, parce qu'attention. On, on compte... va leur souhaiter bonne convalescence. Voilà, exactement, ça rime avec en plus ah là là là là là là que ferait-on sans paracer ta molle <rire> c'était donc Livio, Roby et Georges C avec le titre bobo dispo sur le label Cécile, dispo en digital et en vinyle allez petite pause avec une tranche de pain épicé et, <rire> et on se retrouve juste après <rire> les des les et house sont dans Earth and Soul. Earth and Soul. <rire> On enchaîne tout de suite avec la quatrième et avant-dernière news. C'est Dominique Holberg qui nous signe ce track. C'est une des premières fois qu'il est dans l'émission. D'habitude, il a nous habitue à des sons un peu plus minimales. En tout cas, celui-ci est vraiment très très bon. Ça s'appelle Soula. C'est dispo sur le label Trom, un label allemand. D'ailleurs, euh, on, on va pas la faire, celle-là, elle est trop lourde. C'est donc tout de suite, c'est la quatrième news. Et juste après, ne quittez pas, c'est le coup de cœur. Art and Soul. Art and soul. avec un instant Dominique Heulberg dans un autre style que vous n'avez pas forcément l'habitude d'entendre en tout cas c'est sorti ou ça va sortir c'est sorti c'est donc Sansoula dispo sur le label Trom très bonne sortie bien deep comme je les aime ah ça fait ça fait chaud au cœur. et c'est pour ça que c'est dans Abstandsoul d'ailleurs et voilà allez la dernière news avec le coup de cœur justement de la soirée les meilleurs nouveautés soulful garage et house sont dans dat vinden ze C'est donc Joey Negro, d'ailleurs c'est la première fois qu'il est dans l'émission euh, J'ai pas l'habitude de, de, de choper un peu ce qu'il fait En tout cas là c'est une très bonne sortie C'est dispo sur le label, donc sur son label Label qui a d'ailleurs pas mal de classiques sur les premières, les premières sorties C'est donc le label Z Record Le titre c'est Ride the Rhythm, c'est la version dub C'est très très bon, ça promet à mon avis de, bah, de tourner dans pas mal d'endroits De bien tourner cet été également Ça sent l'été, ça sent le soleil Et ça ne pouvait être que le coup de cœur l'émission C'est parti, on écoute ça Et juste après c'est le mix de DJ Gregory dans la deuxième partie d'Art Soul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 ça sonne quand même les vacances hein, ce titre là à mon avis ça va bien cartonner je pense ouais. et ça, ça risque de bien tourner en club même euh, voir au niveau de la radio etc il y a une version vocale qui, qui existe qui est aussi bien sympathique mais bon j'ai une petite préférence pour le dub il a peut-être piqué un peu l'idée d'Eric Price pour piano euh, vite voilà. fait Calibré on peut dire que c'est un captomaniaque <rire> Et voilà, oh bah... la boucle est bouclée. Matt, euh, je crois qu'on t'a cloué le bec. Ah, on lui a cloué le buzo. au le matou. tout oh, oh, oh. allez, un bol de croquette et c'est parti pour l'artiste de la semaine. Toutes les actus de vos labels et artistes préférés sont à découvrir maintenant sur Galaxy. Et donc on revient en France ouais. Et donc avec un, un vieux de la vieille euh, Qui est toujours d'ailleurs un peu présent Là même s'il est un peu muet depuis quelques temps C'est notre ami Grégory Que, ben, que beaucoup d'artistes voilà. ici euh, on connaît euh, quand même pas mal il euh, a, fait, euh, y a fait quelques tubes de l'époque d'africanisme etc voilà. qui sont rentrés un peu dans les bah, dans les têtes de tout le monde même dans les têtes de ceux qui s'intéressent un peu moins à la musique etc en tout cas un, un artiste très productif à l'époque qui a signé déjà beaucoup de classiques à son actif et euh, qui a toujours été présent dans le milieu house qui a toujours été fidèle un peu à son image et à, et à son son même si maintenant il évolue un son vers un son un peu plus euh, un peu plus deep minimal euh, j'ai entendu ses dernières pros notamment euh, il s'était rapproché de Arji C'était euh... <rire> donc un artiste allemand dont on parle souvent et euh, ils ont fait une, une production à deux d'ailleurs que je vais diffuser euh, bah, dans la dernière qui, qui arrive, arrive. Ouais. et euh, bah, donc euh, ça part un peu vers des sons un peu plus un peu plus bizarres mais euh, ça reste toujours aussi bon ça c'est toujours qualitatif j'ai eu l'occasion de l'entendre d'ailleurs euh, Quand on l'entend mixer, il faut aussi le regarder. Un... Timothée, d'ailleurs, s'il nous écoute, il... je pense qu'elle sourit au euh, machin. Parce a... Il nous fait une petite chorégraphie euh, quand... quand il mixe. Ah ouais, c'est ouais, pas mal. On peut peut-être trouver éventuellement bon, des vidéos sur YouTube euh, que euh, je vous la. C'était, la... Je pense, oui. Notamment, c'était la soirée Back to Fundamentals euh, l'année dernière à la Winter Music Conference où euh, c'était au Nikki Beach. D'ailleurs, il y a des vidéos, je pense, sur euh, d'ailleurs de la soirée. Je ne sais pas si on le voit bouger, mais en tout cas, quand, quand on le voit bouger, c'est assez marrant. Il est très concentré, puis d'un seul coup, hop, il nous fait un pas de danse. <rire> euh, C'est marrant En tout cas C'est un mec aussi Super cool euh, On a eu l'occasion De le rencontrer euh, bah, Pourquoi pas un de ces quatre L'avoir aussi En euh, interview Bien sûr on, ouais. va on va essayer De boucler ça En tout cas Donc euh, bah, Si vous entendez Dans la prochaine demi-heure des, des titres Que vous n'avez pas Ou des titres bah, Que vous cherchez Des classiques Ou même des N'hésitez pas On est en direct C'est 20 83 57 57 On peut vous donner Les titres à n'importe quel moment Évitez d'appeler Trois euh, quarts d'heure après Ou euh, dans deux semaines Par voilà. exemple Et, euh, et puis on est parti tout de suite Avec euh, bah une bonne petite demi-heure bien fraîche et euh, Qui vous rappellera quelques souvenirs aussi J'en suis sûr C'est parti avec le mini-mix de DJ Grégory Allez c'est tout de suite et c'est en direct et C'est orchestré par Huggy Anton Et c'est uniquement dans l'émission Heart and Soul qui vous accompagne tous les mardis soir Entre 18h et 19h Allez tout de suite le mix de DJ Grégory Mixé par Huggy Anton Heart and Soul Tous les mardis de 18h à 19h How and I'm Avec un instant le mix de Huggenton qui vous a présenté l'artiste de la semaine, et qui se prénomme DJ Gregory que vous devez forcément connaître si vous êtes fan de l'émission. Bien sûr, donc on va reprendre un peu le petit track listing de l'émission pour ceux qui Allez. ont raté, pour ceux qui veulent. Donc on a commencé par une prod de Grégory qui s'appelle Vasefa, avec, avec un remix de Argy, pardon, dispo sur le label Fire Combo suivi d'un classique c'est Eddie Douce 12 avec le titre Starlight c'était le remix de, de Grégory mais sous son autre pseudo le pseudo.g. d'ailleurs qui signe beaucoup de bonnes prods là-dessus ensuite euh, c'était donc euh, DJ Grégory featuring euh, donc en, avec Argy pour, sa, pour euh, le Hour Drum c'était dispo sur euh, un sampler euh, c'était Get Physical en digital qui est d'ailleurs très bon ensuite euh, c'était le DJ Grégory avec le titre Trafic qui est dispo sur Faya Combo un gros classique de Faya Combo et là ce que vous entendez ça rappelle beaucoup de souvenirs à à ceux du Pulp de l'âge 2 o etc d'avant c'était Nathan Haynes avec le titre Earth is the place c'est le remix de Grégory et Julien Jabre c'est un pur classique c'est dispo sur le label Chili Funk le label préféré de certaines personnes <rire> qui les ont même tous, euh, tous toutes ouais. et toutes euh, dans leur discothèque bon euh, écoute merci Huggy pour cette petite présentation bien sympa euh, peut-être un site internet mon site, site internet donc il euh, y, y a tête. le www.fayacombo.com ou le www.myspace.com slash fayacombo Euh, vous allez tomber sur, tous les, bah là, euh, sur tout ce qui... Vu que c'est le label de Grégory Après il y aura plein de liens, etc. il y aura peut-être même des mix et vidéos, etc. N'hésitez pas à les fouiller C'est toujours bien sympathique de découvrir des artistes Le meilleur du club et l'agenda des soirées C'est tout de suite dans Art and Soul, Art and Soul. Alors, l'agenda du week-end Quand est-ce qu'il commence, tiens, justement On va pardon. commencer jeudi soir Jeudi soir, ok Même si c'est férié en Belgique Il euh, y a quand même pas mal de soirées Férié en France, France. Euh, c est, Ouais, c'est férié en France, pardon Je veux dire, c'est pas férié en Belgique Donc, euh, du côté de la Belgique, c'est assez calme Avec malgré tous les clubs de la, bah, de la frontière euh, Que Galaxy euh, énumère à chaque fois au niveau des ouais, agendas bon. Donc on va pas les reprendre non, bien sûr. En tout cas, jeudi 7 mai, du côté de Paris Il y a une bonne soirée au June Avec la soirée Zats House C'est notre ami Rocco qui sera au Platine Au platine, hein, je précise Il mixe bien avec ses mains euh, On va faire taire toutes les rumeurs est, Il est avec euh, DJ Matt Un DJ qui apparemment fait partie du concept That's House, qui doit même être le, le promoteur du, De ce concept Mathémato Peut-être, qui sait, mais je ne pense pas. On va enquêter. On va enquêter, enquêtons. Euh, ensuite, du côté du Rex, une bien bonne soirée également avec Marco Carola et Jules pour une soirée basse culture. Donc euh, ils seront à deux toute la nuit, c'est de minuit à 6h du matin. Si vous êtes sur la capitale, c'est une soirée à ne pas manquer. On arrive à vendredi, donc vendredi 8 mai, on commence le week-end, le vrai, avec euh, du côté du café, dans... du café capital, pardon, notre ami Seuil du label Moon Arbor pour un live qui risque de bien, bien déboîter. D'ailleurs les labels allemands euh, bah, sont à l'honneur ce week-end du côté d'Anvers, vu que au café d'Anvers c'est la soirée co, c'est une soirée cocoon comme la Belle Night ouais. avec André Galuzzi et alors Jacek Sienkiewicz en live. Je ne connaissais pas, mais en tout cas apparemment ça a l'air de, ça a l'air d'être pas mal. Donc musicalement si vous êtes sur Anvers n'hésitez pas à faire les deux, pourquoi pas. C'est pas très, c'est assez proche. Si vous êtes sur Gand il y a la soirée What's Cooking avec un... une légende de la house, c'est Joachim Clausel qui sera pour les trois ans de la What's Cooking accompagné des résidents. Euh, ensuite euh, on part sur la capitale avec euh... Euh, du côté du Rex c'est Boys Noise et soirée. c'est une soirée, soirée d'ailleurs Boys Noise c'est du côté du Rex donc euh, gros programme également pour le Rex ce week-end On est donc à samedi Samedi également Pas mal de soirées On va commencer par la capitale Pour revenir par chez nous euh, Du côté du Rex C'est Losoul Et Jennifer Cardini Qui se partageront La soirée platine euh, Donc c'est du côté du Rex Du côté du Fuse C'est l'anniversaire De notre ami Geoffroy Avec euh, pas mal de bons invités Notamment Toby Newman Cassie Damien Lazarus Et accompagné également Des potes nationaux De, euh, bah de Geoffroy C'est-à-dire Pierre Deg Et les, les résidents du Fuse également mm -hmm. Du côté du Culture Club On retrouve Thomas Chaumont à cœur. Pour les amateurs, c'est un de pas rater. Du côté également, c'est de l'ICC à Gand, il y a Ida Engberg et Butch qui seront au platine également. Butch, je... il me semble que c'est un live. Donc, euh, ben, si vous voulez voir les deux artistes, d'ailleurs, Ida Engberg vaut le détour, elle est très très charmante. Ah, je ne... Enfin, je connais non, mais j'ai jamais eu en photo, tiens. Elle est ravissante, je peux confirmer ça. Bon. En Aussi ravissante que la photo depuis tout à l'heure que tu regardes... Oh. Euh... <rire> Parce que faux. je précise pour les auditeurs Ils mettent une faux. photo depuis tout à l'heure Sur il... un, certain en allemand. un certain magazine régional une certaine, Francis, hein, Francis. <rire> se connaît. <rire> du côté du Colors Toujours une bonne programmation Avec les résidents Colombo, Fabrice Ligue et Brandy Colombo qui lâche père cette fois-ci. allez est où cette photo Oui. Et du côté du stylo, c'est la soirée Sunnyside Up avec Jules kabaloun -Libe et mon ami Igor, que je salue au passage. C'est du côté de Louvain pour une bien bonne soirée également. Et on finit le week-end en beauté avec dimanche pour les plus... À partir de 17h Oh il y, y a même autre chose hein On ah, va commencer dans, ah, va dans l'ordre chronologique Allez A partir de 17h pour les motiver Je pense à Roger Soumic Qui doit m'écouter sûrement je sais que c'est un fan Il y a Kerry Chandler Qui sera bah, dans un mini festival à Gans Ça se passe au charlatan Alors euh, par contre j'ai pas plus d'infos que ça sur où ça se situe le charlatan On a vu vous tapez sur internet charlatan de Gans Vous allez trouver vous êtes... mm. Ne vous retrouvez pas chez un marabout euh... <rire> C'est clair. clair Attends je vois ici euh... Non ça c'est les préventes Ainsi je vois Charmantan à Vlasmarkt. Vlasmarkt à Gans. à Gans. Donc en tout cas c'est à partir de 17h et c'est jusque 1h du matin. Ouais. Vous allez retrouver au platine Kerry Chandler accompagné de Lady Lynn et Red Day. Pour, bah, Red Day qui est bien connu du coin vu que c'est un des résidents du décadence et qui est de nombreux concepts notamment le Sunnyside Up silo ouais. Et la charmante Lady Lynn est accompagnée bien sûr de notre amie Kerry Chandler. Donc si vous ne savez pas quoi faire le dimanche en général, il n'y a pas grand chose à faire. Donc si euh, ils Gans... sont tous sur Facebook. Donc au lieu d'aller sur Facebook, <rire> et bien, vous irez Vous allez à ils sont à 5 N'hésitez pas en tout cas, bah, on va essayer d'y être Et de vous faire une petite review Pourquoi pas mardi Et pour ceux qui sont sur la capitale C'est la classique Dance Culture au June Avec en guest Jellybean Benitez Qui sera accompagné de notre ami Greg Gauthier C'est de 18h à minuit Pour les plus fêtards d'entre vous et les, bah, et les warriors comme on dit hein <rire> Pour finir le week-end en beauté Et après commencer une nouvelle semaine Et on se donne tous rendez-vous mardi bien sûr Bon, bah, dis donc, un agenda hyper hyper chargé 4 ah, jours de fête, il y a de quoi faire, il y a des plans hein. Pour ah, ceux qui veulent pas sortir, euh... pour les papis euh eh. <laughs> Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Là franchement, rien à dire. En tout cas, Et d'ailleurs, oui j'y pense. Il me semble que ce vendredi, notre ami Corbier sera du côté de la mare au diable. <rire> si je dis pas de bêtises, ça me revient maintenant. Je pense que c'est le vendredi 8 mai. C'est pas vrai. Vérifiez, d'ailleurs, si quelqu'un peut nous confirmer ça au 0320 83 57 57, je pense que du côté de la Marre au diable, il y a notre ami Corbier qui sera en live. Ou à... je sais que ça tombe un jour Farid donc il me semble que c'est vendredi 8 mai. D'accord. N'hésitez bon, bon, alors... pas à nous communiquer l'info, parce que tout le monde sait que l'on suit l'actualité de Corbier, <rire> qui est un des guests de l'émission qui d'ailleurs va. d'ailleurs, on va faire une prod avec l'UNC4 euh, <rire> c'est du projet ça va être du lourd et on salue Corbier au passage bon voilà alors ceux qui sont sur internet en ce moment et je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent en plus en ce moment allez faire une petite recherche sur euh, Corbier et vous nous appelez euh, si toutefois vous avez des infos et oui si on n'a pas encore internet hein. on fera le déplacement en force <rire> voilà allez on termine avec euh, le track Remember et on se dirige en quelle année cette fois-ci en 98 euh, si mes souvenirs sont bons c'est avec euh, Armand Van, Nen Van elden and the horse. Le titre c'est Ghetto House Groove. Il y a eu un gros sample qui a été repris sur un des Aromas que Emery connaît sûrement. Et en tout cas, ça sonne bien gros, ça sonne bien ghetto, ça sonne bien house, bien ancien, bien old school. Ça ne peut que passer dans l'émission Earth and Soul en souvenir. Allez bouger, c'est parti, on sort et on let's boogie. Soul, présenté par Guy Anton et Guillaume. Earth and Soul. de cette nouvelle émission, Heart and Soul tranquillement euh, avec Gunton. C'était Armand Van Den zi Horse euh, avec le Ghetto House Groove sorti donc sur zigzag le label allemand. Oui exact. Donc en 1998 ou peut-être bon, un prédécesseur, mais bon en tout cas c'était les infos qu'on a trouvées sur Discogs etc. D'accord bon avec elle on est tout de suite dans un petit salon là. Voilà euh, <rire> on est revenu dans l'ascenseur euh, <rire> avec Richard Lederman au clavier. <rire> Richard Lederman un nom sorti d'outre-tombe. Et voilà. Bon, merci Guillaume encore une fois pour euh, ce bon moment de détente. Bah, merci à toi Guillaume également, et puis, bah, on remet ça mardi prochain. Et, et petite info quand même d'ici, ouais. voilà. Euh, je te laisse te dire. C'est pour Claude Monet, je parie, non Oui, non Claude Monet, mais aussi euh, je voulais juste parler semaines. en fait voilà, dans deux semaines. Il n'y aura pas d'émission. Donc préparez vos paquets de mouchoirs. Pour Évitez pleurer. les grèves, ne bloquez pas les, les TGV, le... laissez Monsieur Sarkozy tranquille. <rire> ne, ne bloquez pas les rues encore une fois, on reviendra dans trois semaines. On est là la semaine prochaine et Déjà, on, on voilà. remet ça un peu plus tard, c'est pas grave. Ah, c'est pour voilà. mieux revenir. Voilà exactement Reculer pour mieux sauter Et sinon pour euh, tous les fans euh, Donc de l'émission Et forcément euh, du style Un petit peu euh, De Claude Monet Notamment qu'on avait euh, reçu La semaine dernière par tout téléphone Et qui était euh, À l'ESK Concept Jeudi soir Eh bien Rediffusion du mix d'ici 20 minutes Première partie ce soir La deuxième ce sera demain Avec euh, bien sûr La bonne ambiance De l'ESK Concept Et euh, de la très bonne Zik Tout à fait C'était bien Bah bien C'était du bien. Claude Monet Voilà, voilà. C'était du Claude Monet 100% Claude Monet Ce sera à partir de 19h30 Tout à l'heure Sur Galaxy euh, Guy bonne semaine ça aussi Guillaume à mardi prochain à mardi ciao, ciao. With Galaxy. With Galaxy.